Aidez-moi à l'accueillir avec son groupe Elle est là, voici Dena Moana Alléluia, Alléluia, Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a réunis en ce lieu peut acclamer celui qui nous a réunis en ces lieux. Nous avons déjà préparé sa venue par les gens qui sont venus avant nous. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Est-ce que nous pouvons avoir des cris de joie en ces